بسم الله الرحمن الرحيم من من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا رب جواب من من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتداوى الساحر ومن ومن ومن على اجده صحره له ايوه ايوه الطياره ومن من تطير له نعم والكهانة ومن من تكهن لها اوصى فوعيله طيب من ذهب الى عرف فساله ما حكمه نعم صلاته والمكبوره 40 يوما يعيدها هذه الصلوات يعيدها يا جيسل بيت ليش ما نطلب بالعند الله ايش الفائده يصليها الاجر الثواب ومن ذهب اليه ساله فصدقه ما حكمه نعم وما ذكر من الفروق بين العراف والكاهن différence entre les deux constitués parce qu'ils sont الذي يعني يعني اين مثلا؟ في ذينك اكيد الضمير نعم الشيء الذي مستت على الشمه مفقوده اضل يعني يعلم يقول انه يدعي علم الامور الماضيه وكاهن يدعي انه يعرف المستقبل الامور المغيبات من المستقبل نعم هذا ندخلوا في باب جديد وهو ما جاء في النشر ما جاء في النشر نشر هو الذي سنترجمه ب نحو, نحو ذلك يقول عن عن عن جابر أن رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم <تصفيق> الحمد لله هي من عمل الشيطان رواه அ وَبُدَهُودَ وَقَالَيْسُ إِلَى أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَيْبْنُ مَسْعُودِ يَقْرَهُ عَذَا كُلَّ Selon Jabir, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Le message d'Allah, صلى الله عليه وسلم, fut interrogé à propos de النُّشْرَة, comme on l'a dit, qui est le désenvoutement, le désensorcellement. Il a dit que cela est parmi les œuvres de shaitan. et que Ahmed fut interrogé également et il a dit que Ibn Masoud détestait cela et quelle est la source de la détestation chez les salaf chez les anciens haram, haram. n'a non. non pas comme on le comprend aujourd'hui qui est euh karaahat at-tanzih يعني choses qui détestables seulement et non haram هذا سي لصفه بوليه الحرام انا كراهه التحريم ولا تنزيه خاصه كي دي ديستين شوز سو اونو بيشي سي كراهه التنذيه يسركييه بو سكيه حرام سي كراهه التحريم ك... كراهه التحريم يقول في شرح الكلمات ان شر هو حل السحر un est ensorcelé c'est le fait de défaire le sort de la personne ensorcelée la personne a reçu un sort par un sorcier on défait ce sort wa qala min a'mal ash-shaytan et cela est parmi les actes de shaytan cette mushra et min a'mal lati yuhibbuha ash-shaytan wa yusibuha parmi les œuvres que shaytan aime et qu'il recommande Pour Satan, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il recommande Le char. Humûment, le mal. Tout ce qu'il aime et qu'il recommande, c'est ce que du mal. D'accord. Ah. Ça peut être une insulte, ça fait une bidاعة. Là, la bidاعة est plus une mort de lui que la marcia et bien sûr ce qu'il préfère le plus, c'est le couf. Qu'à son but de faire les gens le plus possible. Si Satan il, il, il aime ça, c'est c'est un mauvais acte. C'est une chose qui va te nuire. Car il est là pour ça, lui. Mais qu'il n'a aucune emprise sur nous. Ce qu'il a, c'est les wasahawis et al-fitnah. Nous ensuffler les mauvaises idées et nous tenter. Sans quoi il n'a aucune emprise. Il ne peut pas nous faire de mal. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur de lui. Ce qu'il faut, c'est avoir peur de nous-mêmes et pas d'Allah, Azawajal, en premier lieu. فلات خفوف وخفون كنت مؤمنين يا قور في الشرح الاجمالي لما كانت نشرا عملا من اعمال الجاهليه وكان الصحابه لا يريدون الجاهليه ولا اعمالها سال النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان نشره المعروفه في الجاهليه فجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا كافا وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا هي من عمل الشيطان ومن المعروف ان الشيطان لا يأمر الا بالفحشاء والمنكر اما ما لم يكن من عمل الشيطان كالرقاق والتعاويذ الشرعيه والادويه المباحه في الحديث لم ينهى عنه دونك لنشرت ايت في parmi les actes de la jahiliya connu auprès des sahaba donc ils ont rejeté comme les sahaba ne voulaient plus faire d'acte de la Jairia, bien évidemment, ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Ce qui fait que, regardez, ça ne nous enseigne que beaucoup de choses que l'on faisait auparavant, avant l'islam, ou avant la taubah, les choses qui, qui nous étaient accoutumières, que l'on aimait, il est bon de s'interroger à leur sujet, est-ce qu'elles sont permises ou pas à l'islam Ne pas se dire, j'ai toujours fait ça, donc tranquille, là, Ha sente toi bien que la base dans les choses c'est la permission. Mais il y a des choses qui se pose d'Islam qu'on faisait auparavant beaucoup et que les gens continuent à faire et nous pose cela la question. Quel en est le jugement de faire telle chose de se faire de telle chose à propos des ayats que les gens ils font les fêtes que les gens ils font. D'accord, à propos de paroles qu'ils emploient, d'étapes qu'ils emploient, la façon de jurer La façon de s'habiller. D'accord Certains les fréquentaient. Car on avait dit dans les hadiths auparavant. Hein Heinama aborara rajul an nazrihi qui voulait égorger un ebil abouana. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeait à propos de ce lieu. Est-ce qu'en ce lieu il y avait des ariyad, des mouchilikin Est-ce qu'on est gorgé pour en tout cas Allah Donc ils sont interrogés. D'accord Il faut interroger même des choses qu'on portait, des vêtements qu'on portait auparavant, des marques qu'on portait auparavant. Mais Salen portait des marques qui portent des coufards sur nous. Beaucoup de marques qu'on portait auparavant, on ne faisait pas attention, c'est le nom d'une personne. Ou alors ça peut être une marque qui a un sens, qui a un sens facile. Il faut se renseigner. Mais Salen, comme on a pris Nike, on a pris l'écologie de Nike, le l'autre le le le concepteur lui-même l'a reconnu qu'il a pris l'aile de la déesse de ce la déesse selon les de, chez les grecs de la victoire ou de la vitesse j'ai oublié. Ah. Donc les choses, il faut revenir à l'origine avant de se dire il y a pas de problème ou des choses que l'on porte dans des langues étrangères, qu'est-ce que ça veut dire J'ai vu des frères il y a des minutes porter des vêtements écrit en anglais. ou écrit en français, avec des choses, il ne savait pas, tu vois. Il y en a, il faisait du cannabis sur le front. Il me dit, c'est quoi ça Il dit, non. Tu lui expliques. Il y en a, une fois, il avait écrit, il avait un t-shirt de euh, maillot de foot, il écrit Satan dessus. Je lui dis, c'est qui Satan Il dit, non. Il dit, c'est Iblis. Il y en a, il avait une veste, il a écrit Machiavélique dessus. Il dit, tu sais ce que ça veut dire Machiavélique Il dit, non. Je lui explique. Il y en a, une fois, c'était un... Alors, lui, il m'a choqué. Un frère de Djibouti, au Djibouti. Il a ma t-shirt avec, avec écrit euh, « Femmes libérées, émancipées, casa et casa et casa ». C'était des mêles, je mangeais. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, ça je, vais... je vais aller voir, je vais lui dire mes skins. « C'est ce qu'il y a écrit sur ce t-shirt » Il me dit « Oui ». Je, je, je, je vais me dire « Non ». Il me dit « Oui ».« Tu parles ça ?»« C'est juste pour cuisiner quand je fais casa et casa, parce qu'il était de Tibaha » ou je ne sais pas ce qu'il m'a dit comme réponse. Je dis « Ah oui, mais juste tu parles ça. Tu appelles à l'abération de la femme. C'est un truc des féministes, ça. Tu vois Après, il n'a rien dit. Mais ils savent, c'est il, le djiboutien et pas le français. Al-Muhim, se renseigner, il faut être munition en religion. Il faut être médiculeux. Les sahabas, ils demandaient. D'accord Un ushara. C'est permis ou pas De le faire. Car c'était le jeu de la Jailia. Et ils savent que l'islam est venu combattre comme à quoi le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abu Sofyan a été arrangé par Hirakl, qui était le César de l'époque, il a dit ماذا يقول لكم الا يكبرن بالصلاه او لن يقول اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء واتركوا ما يقول اباؤكم رجاء هيرقل الذي il nous dit adorez Allah et de l'associer à et délaisser ce que disaient vos pères ça veut dire vos coutumes vos coutumes ancestrales de les laisser car sur leur il y a مبني على الشك ça des choses de au cherche donc délaissez tout ça chose de ce qui est auparavant de les laisser qu'il était le cherche. Pour des choses qu'on veut que c'était pas mise. Mais des choses qu'on veut qu'il était bien, comme c'était le cas de Hizam, Hakim ibn al-Hizam, qui a été au génie de Nabi sallalahu alayhi wa sallam, il lui a dit euh lui a dit "Si la Jahiliya, qu'tu te sois dit et s'il Rahim et acquit. "Mais à ça de les actes Il a dit, "Le Nabi sallalahu alayhi wa sallam aslamta ala ma salaf min lekhir." Il lui a dit avant l'islam Je vous ai dit ça, d'accord. J'entretenais l'année de parenté et je lui ai dit plein d'esclaves, qu'en est-il maintenant Il a dit, tu t'es soumis sur le vrai que tu as fait auparavant. Est-ce que tu as fait auparavant C'est compté pour toi toujours. L'interroger sur le bien également. Est-ce qu'on faisait auparavant Je vous ai dit ça auparavant. Est-ce que est, ça m'apporte quelque chose Oui. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a a crue en son prophète et a crue en moi et il y a une récompense celui qui est parmi les gens du livre qui aura cru en son prophète et qui aura cru en moi donc ana christianique qui était sincère qui a cru Issa aissalam le jour autre en islam la récompense sonne même d'avant même si c'est pas une chose qui était valable, est valable c'est le compte en islam mais celle jours que tu fais de bien auparavant qui avec sont qui comptent pour toi également Et, donc, et le contraire également. Des choses que tu fais comme mal, elles sont effacées. Mais est-ce que tu peux continuer à les faire Si tu ne sais pas, tu t'interroges. Je dis ce, cela, cela, cela. Tu devrais continuer Là, tu devrais continuer Non, un petit peu. Telle chose, non, je ne peux pas. Pourquoi Dalil. Kaza wa kaza wa kaza. Quand tu rentres dans l'islam, tu t'épanouis, tu changes. C'est une nouvelle vie. Avant, tu étais mort. Dans le couvre, tu étais mort. Vous voyez Donc, celui qui rentre dans l'islam, comme encore les taras là, fa même qu'on a mettene fi haynahou wajadna al-hudour namshi bi fi nass suluki était mort qui marcheux ble des gens à qui nous avons donné une lumière et leur guider comparaison au somala ça prend en compte réellement les bonnes actions donc tu es debout d'accord je reste dans le brouillard comme ça je t'interroge je dois apprendre donc le nabie sallalah alayhi wa sallam quand il interrogeait au propos de la nushra il leur a donné une réponse suffisante en disant que cette noshra, telle que vous la connaissez, de la jahiliya, adamin amalé shaitan. Donc ce n'est pas bon. Car shaitan n'en donne que la tchepitude et Oblamam. Quant à ce qui n'est pas des œuvres de shaitan dans la noshra, comme celle qui a eu lieu avec la ruqya, shadriya, par les do'as, les médicaments, les remèdes légiférés, alors cela n'est pas dans le hadith. plutôt ne rentre pas dans l'interdiction. Ça peut, peut s'appeler nusra, car c'est également un désenvoûtement, mais celui-ci l'est permis. <mets> Ça va <peut> être expliqué. Il dit le fait d'être un nusra et <mets> un mérot qu'il s'agisse en nusra, il ne s'agit pas d'un nusra ou de l'un, mais <mets> il s'agit de l'un, de la réunité de la réunité de la réunité de la réunité de la réunité. Donc, ce qui est interdit dans, dans la noshra, c'est celle qui est basée sur les choses qui sont interdites, basée sur le shirk et du sihr. Parce que le sahir, quand tu vas le voir, pour qu'il défasse son sihr, il devra faire du kufr. Comme il t'a fait cela, pour le défaire, pour qu'il fasse un acte similaire. Donc, tu n'as pas le droit de l'appeler à faire cela. C'est ça qui veut dire par là. Tu vas aller voir un sahir et dis-lui, défais ton sihr. Il va te refaire un sihr. Il va te refaire un sihr. avouer le shayatin nous faire des choses pour te défaire le sir. Donc c'est pas permis. Mais ce qui est permis c'est comme on l'expliquait la ruqya, les douat, les dicrane, les ibadats et autres d'ailleurs. Fianian an a'mal ash-shaytan kullaha muharrama. Que les actes de shaytan sont toutes interdits. Munasabati al-hadith al-ban هذا يدل الحديث على تحريم النشرة في حديث يابو مونتري لا تحريم النشرة ونصب الحديث التوحيد نص يقول انه ينجي حديث بخصوص التوحيد حيث دلل الحديث على تحريم على تحريم نشرات الجاهليه التي لا تتم الا بالشركه دكا دونك سي اي لو حديث يابو مونتري كيل اتاب دي فلان النشرة الجاهلية سلكيي based sur le cherche بافمادو ساله براد de انوشره يقول وفي البخاري عن قطاده قلت لابني مصيب رجل بطب او يؤخذ عن امراته اي حل عنه عين الشر قال لا, لا باس به انما يريدون بي السلاح فَأَمَّا مَا يَنْفَعُوا فَلَّمْ يُنْهَا عَمْ Quand Bukhari a apporté ce quatada qu'il a dit à Sa'ad ibn Musayyib qu'un homme a été ensorcelé ce qui l'amène à se séparer de sa femme est-ce qu'il est permis de défaire le sort, de faire nos shara il a dit pas de mal car on ne veut par cela que la réforme tout ce qui apporte un profit on ne peut l'interdire يقول في شاح الكلمات تب هنا معنى سحر أو يؤخذ أي يحبس عن جماع امراتي يعني يقول سحر كلا نبا واضح إنما يريدون به الاسلاح بيان أي إنما يريدون بالنشر النشر عن المصرو النفر ويحمل كل ابن المسيي بعد على نشرات المباحة اول مشراتيه المجهوله اما نشرته والتي عرف بها او ردفه انها سحر فينا السعيد بن مصيب لا يمكن ان يبيحها لانها كفر بالله كما ان لبارد سيد بن مصيب كما هي compreise que lui par nushra et par celle qui est mubaha qui appelle nushra كذلك ولو سلكيى قدنوا كي نرهط با دانس دي لا جاليا qu'il était connu des gens. Car il n'est pas possible que quelqu'un comme lui, qui était le Sayyid, Al-Tabirin, dans l'ilm, alors c'était lui le meilleur de l'Tabirin dans l'ilm, puisse faire mettre des choses qui sont du Koufra. C'est pas possible. Al-Sharha al-Ijmali Al-Sharha al-Ijmali Al-Sharha al-Ijmali Al-Sharha al-Ijmali Al-Sharha al-Ijmali انه وسهلا سعيد بن مسيم وهو من فقهه التابعين وصروحائهم عن حكم حل السحر انا مسحور ففابهه سعيد انا هذا جائز لانه يراد بنفع المسحور والله لم ينهى لم ينهى عن شيء فيه نفع ومصلحه نص حسار ونافع ما كوانتدا فور انتروجي سعيد المسيب بخصوص نشره وكيل autorisé qui a dit que cela porte un profit et que Allah subhanahu wa ta'ala de tout juste pour ton profit. Mais ça c'est pas la Hitler. C'est profiter et basé sur du haram, là la pleine chose qui pourrait nous pas être comme être profitable, qui sont haram. Comme Coran Taala euh, yasalunaka an l-kham wa maysir, qul fiihima, ayyuhum kabir wa manaafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tu te renseignes à propos de l'alcool du de hasard, il dit ils auront un grand péché et ils auront également du profit. ce pouvoir pèche est plus grand parce que elle même là n'est pas pendant l'absolu. Il y a des choses qui peuvent apporter un profit, mais que ce sont du haram ou ils apportent un profit et à mal qui est plus grand encore. Wa kaza. Faut que ça reste un projet. Donc là lui cela amène à connaissent son son son son haut est sa valeur et son fadl et les certains qui n'ont pas pu vouloir autoriser ce qui est interdit. Donc il hummal kalamu ala al-mashra al-mubahah. C'est la noshraa qui est autorisée, qu'il a voulu dire par là. Et d'où s'il y a pas une maslaha en islam qui n'est pas basée sur une interdiction, ou une bidra ou quoi, bien sûr c'est terminé. Munaasabat el-Afar lil-Bab. C'est quoi le lien du Afar par rapport au chapitre. Haytou wafad al-Afar, anna sa'id ibn Musayyib yara jawaz hil al-Sihra an al-Masfaur. Donc ce Asar nous montre que ça arrive, il y a la, la permission de défaire un sihr, une personne ensorcelée. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même était ensorcelé, en comme vous le savez. Et il a su qu'il l'a ensorcelé. Il n'est en pas parti demander. Cependant, les malas et qu'elles lui ont formé du lieu où se trouvait l'objet du sihr. c'était un peigne avec ses cheveux dans un puits donc il est permis par contre c'est un cirque qui a été mis quelque part de demander où est-ce qu'il se trouve là c'est autre chose par exemple des fois ils font des choses dans des des papiers qu'ils écrivent après ils jettent sur un chemin sur ton chemin ou je ne sais quoi d'autre d'accord et ça ils peuvent te indiquer c'est où après ils le cachent, ils l'enterrent quelque part ça il peut te dire c'est où Je ne rentre pas dans le mouchra parce qu'il n'y a pas du shikr derrière après. Quand elle est demandé au sahir, comme cela va venir, de défaire le shikr qu'il a fait, ce qui l'amène à refaire du shikr, ou à refaire du shikr, ça ne s'est pas fermé. Et le s'est dit à l'hassan, qu'il ne dit pas qu'il n'y ait pas du shikr, qu'il n'y ait pas du shikr, qu'il n'y ait pas du shikr, faut des faire un sort c'est un sorcier faut des faire un sort au nomabat al asar lil bab hayth dal al asar anna al hasan rahimahullah yara anna hil al sihr anna mas'our haram fa inna fa'iluhu sahir donc lui veut le fait de des faire le sort cela est interdit car le sort qui fait cela c'est un sorcier lui-même mais le le le, le sihr a différentes formes d'accord différentes formes pour pas c'est ce pas dans l'absolu دي فورم دو ساركس يقول تطيمه من المتن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ان يشرق حل السحر من انا مسحور وهو نوعا وكيد ان يشرق سوف دي فير ل سور دي لانسورسولي اي دي دو فورم حل السيح بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن وتقرب ناشر ومنتشر الى الشيطان فَيَبْتُلُوا عَمَلَهُ عَنَا مَسْحُرُ Donc la première forme, c'est le fait de défaire le sihr par un sihr équivalent. Et ça, c'est parmi les œufs de shaitan. Car ça mène à ce que celui qui fait le noshara ou celui pour qui on fait le noshara fasse des actes de shir pour s'approcher le shaitan afin que l'acte soit le sihr soit défait. ثانيا un noshratu بِرُقْيَ وَالْتَعَوُذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْدَعْوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا جَيْزَ Donc le nushrat qui est basé sur un ruqya ou le récit du Qur'an ou ou les invocations permises et autres, d'accord cela est permis ou des fois ou des fois comme on l'expliquait, tu as des formes de sikh qui sont juste à défaire. Juste à défaire. Comme un nœud ou quoi, juste des choses à défaire. Ou à casa. Et ça, c'est une chose, le sikh il est caché, il faut le trouver. Ça également, ça ne demande pas forcément de faire du shirk. Mais très souvent, un sort jeté a besoin pour être défait de refaire des rites. D'accord afin de pouvoir l'annuler. Et ça, c'est interdit. Et même un sahir qui ferait taubah n'a pas le droit de refaire du sihr pour défaire ce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de refaire taubah. S'il a fait un sihr qui se défait qu'avec du shirk, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, un sahir qui a fait un sihr d'une autre façon, l'obligatoire dans sa taubah de défaire ce qu'il a fait comme mal aux gens. Donc ça ne mène pas à faire du shirk. le mot qu'il est faut gens de le faire. Il est لازم taabu waslahu wa bayinuh. Ceux qui sont réparés et qui ont déclaré. Comme Allah a dit. Yakul molaḥaẓa, mumkin iḥtibār taqsīm Ibn al-Qayyim, ʿadhā murakhaṣ lil-bāb kullih, wa alladhī yuʾayyiduhu al-adillah. Comme non le possible de prendre ce كلام de Ibn al-Qayyim, comme on résumer, de tout le chapitre. Que la nashra de deux formes. Une forme qui demande de faire du shirk Et celle-là qui est interdite a une forme qui, elle, est basée sur des, des, des, des, des, des, des procédés permis. C'est là les permis. Ah. Allez, va Ah, ça, c'est une erreur de nous. C'est une erreur de la question, là. C'est une erreur de la question, là. C'est une erreur de la question.